Pérou, si s'il si lavore, Pérou, faze roue, négligez, Pérou, négligez, ne né touchez, ne touchez, Je t'aime lavore, je t'aime lavore, je Romain. Je dirai au si Ben Azur Le plan c'est bon, à béton, à béton, à béton, à béton Le plan c'est bon, m'environ, m'environ Je t'enlavoira, je t'élabore Je dirai au Maman Samaritain je tourillais, des Viromi, mi, viro mi, morduje, drouye Sa drouye, mordouye, sa crouye, Si vos Vo si vos vo roye,